jurisprudence de la pureté 8 Je vous supplie avant l'ablution, avant la prière, avant de lire le Coran et lorsque je me réveille du sommeil, soit qu'est une purification de la bouche et satisfaisante pour le Seigneur